Qui est à Ruiz, et qui euh, euh, euh, avec les programmes de recherche et les groupes, euh, à de les cours de l'université de Cannes. Ses recherches portent euh, notamment sur l'expression du sentiment national italien et sur les mythologies nationales au 19e et 20e siècle. Elle a travaillé sur les poètes Carducci et Pascoli, ainsi que sur euh, la figure intellectuelle de Giuseppe de Martini. Parmi ses publications, nous citons la monographie de Giotto et et la construction de la nation italienne à Cannes en 2006 ainsi que des volumes collectifs consacrés aux représentations de la nation en Europe. Elle a organisé, en 2010, un colloque international, Gallomanie et Gallophobie, le mythe français en Europe au 19 e siècle, dont les actes sont en cours de publication. Et en septembre dernier, dans le, dans le cadre des célébrations des 150 ans de l'unité italienne, elle a co-organisé avec l'historien Jean-Yves Frédigné le colloque franco-italien, l'unité italienne racontée. Elle va nous parler à présent du de la politique We dans l'Itherio. Merci beaucoup pour Merci beaucoup pour cette conversation et merci à Aurélie. Je me rends de m'avoir invité aujourd'hui alors que je suis de Je suis une spécialiste de Zéroberto et même pas préparatrice au concours cette année. Mais Euh, dans le cadre de nos recherches euh, sur le mouvement parlementaire euh, euh, de, la, de la fin du XIXe siècle. Et c'est dans ce cadre-là que je vais essayer de l'intégrer aujourd'hui. Donc, un nombre important de romanciers au lendemain de l'unification partagent leurs œuvres de référence à la situation politico-parlementaire, en insistant sur l'arithmétique de la déception vis-à-vis -vis de la situation politique et sociale qui était créée suite au mouvement. Des Le carriérisme politique était généralement représenté comme un corrupteur de conscience. Depuis les écrits d'un co étroitement lié à la vie politique et parlementaire, terminant de Trucciari de la della Gattina, que vous voyez ici. Donc, Trucciari euh, était l'inspirateur d'une production artistique politique jusqu'à la fin du siècle. Mm -hmm. C'était un député d'obédience républicaine et journaliste, euh, et euh, l'auteur d'un recueil d'articles de presse au titre éloquent, Que vous voyez ici, donc Molibo puis la salasse au Camignano, à l'époque du fourné par le Jean de Turin, donc, on de mais de la Turin. Dans le sillage des pages provocatrices de Petruccelli, une production littéraire anti-parlementaire se développe dans l'Italie post-unitaire, qui prend appui sur les vicissitudes de la vie politique dans les trois capitales successives, Turin, Florence et Rome. L'Imperio, que des Robert commencent à rédiger dans les années 1890 come Bernier-Volet de la saga de la di e di San a fare Illusioni e di ed un esempio caratteristico de roman parlementaire romano, come la di in Minière, Carlo Alberto Valdegnani, on disont, l'imperio è un romanzo parlamentare, o meglio politico, anzi il più esplicito e impegnato sul tema della Roma politica fino ai vecchi giovani. E Roberto... Il livre le portrait de la vie romaine entre les salons de l'aristocratie, les comités de rédaction des journaux politiques et le Parlement, en tout cas Il analyse également, avec beaucoup d'ironie, la pratique politique dominée dans ces temps-là par le d'un et ses implications philosophiques. Nous verrons d'abord comment ce roman s'insère dans le contexte politique de l'époque et dans le genre politique et parlementaire, puis nous examinerons quelle est l'idéologie qui s'en dégage entre engagement réactionnaire et nihilisme anarchiste. Donc, première interrogation, est-ce l'idée de petit être considérée comme un roman sur l'italie politique contemporaine L'idée de Zélobès, de l'épidémie, est contemporaine à la rédaction des fichières, donc au début des années 1890. L'expérience l'auteur comme journaliste lui a permis d'avoir une expérience directe de la vie journalistique et politique et Deoberto souhaite, dans l'Imperio, dépeindre les milieux du pouvoir de l'Italie contemporaine, le pouvoir métaphorisé dans l'expression de l'Imperium romain dans le titre, pour illustrer l'échec de l'ambition parlementaire. Le projet de Deoberto est également de se mesurer au thème que n'avait pu développer Verga dans ses deux romans jamais écrits, la Bucasse de Véa, roman de l'échec de la qualité aristocratique, Que de Roberto accomplisse dans l'illusione, en l'honorevole Scipioni, roman de l'échec de la vanité politique que de Roberto accomplisse dans l'Imperia. L'aventure du député Franca Lanza est située à l'époque, contemporaine à l'auteur d'Agostino de Pretis et Francesco Christi. Bon, vous avez quelques portraits des hommes politiques de l'époque. Mais la rédaction est laborieuse, et après les cinq premiers chapitres, écrits entre 1893 et 1895, Déoberto rencontre de sérieuses difficultés. Lorsqu'il reprend le manuscrit entre et 19... 1908 et 1909, en pleine époque d'Oliquienne, donc de Giovanni Dolite, Déoberto explique à sa mère qu'il a repris le texte depuis le début. Il entreprend de nouveaux voyages à Rome pour pénétrer les cercles journalistiques et parlementaires, en mettant dans cabinet plus d'expérience, dans un contexte politique qui a désormais changé. Mais il n'arrive toujours pas à acheter son roman qui ne sera publié qu'après la mort de l'auteur en 1929 au bout de sa vie. Donc le roman s'ouvre sur le moment qui suit la grande réforme électorale de 1882, marquée par la pratique politique du transformisme, dont il a été posé question ce matin, mais qu'il est peut-être intéressant de définir euh, historiquement euh, maintenant. Donc, qu'est-ce que le transformisme C'est en fait un gostino des que, que vous voyez ici. Chef du conseil de la Sinistra Storica, qui a donc succédé à la Destra Storica en 1876, qui a invité les libéraux et conservateurs de droite à se transformer pour s'allier à la gauche modérée et soutenir sa politique grâce à une nouvelle majorité parlementaire. Au même moment, les socialistes guidés par Andrea Costa font la première apparition dans la compétition politique et redéfinissent une nouvelle gauche progressiste qui pousse Ainsi, les anciens partis de gauche, et surtout donc, ceux la, qui composaient la sinistre, la vers le centre. Donc, c'est un phénomène politique qui a été euh, très bien analysé euh, au 20e siècle, notamment par Albert Thibaudet, donc, euh, qui lui a donné le nom de sinistrisme, ce phénomène. Donc, dans son roman, Roberto définit la situation, et c'est très intéressant, euh, dans l'IPL, de conclusionnisme. Son personnage, Ranach, venu assister à une séance parlementaire, est ainsi incapable de s'orienter. On a euh, la citation Non era riuscito a capire. Politiquement, De Roberto euh, ne cache pas sa sympathie pour le parti de l'ordre et les modérés, et son antipathie pour les progressistes. Il méprise la pratique du transformisme et développe une rancœur particulière contre l'un de ses compaïdans le marquis sicilien Antonino di dont il a déjà fait des élections ce matin. Donc Antonino Giuliano est un membre de l'Association progressiste de Catane, un homme politique de premier plan en de Sicile. Descendant d'une des famille noble -de, de Catane, le marquis de San Giuliano poursuit une carrière rapide et brillante comme député, ministre, ambassadeur, jugé positivement par les historiens et par ses géographes. Mais qui heurte les conditions de, de Roberto. Vous avez ici une citation de ce que pensait de Roberto de, de Saint-Gulliard. Le romancier décide donc de le représenter ironiquement sous la forme du personnage de Corsard au musée de la fin de Cancalante, avant les Vichere, puis dans où euh, l'auteur met en scène l'échec de son ambition, souhaite mettre en scène l'échec de son ambition. Donc, pour le critique par aussi, qui ne pas, la raison de l'inachèvement de l'Impeyrio pourrait venir du fait. Que le marquis de San Giuliano ayant remporté tous les succès dans l'Italie Giolitienne, la figure cible de Géoberto mettait l'auteur face à l'échec de ses prévisions. Mais si le climat politique de la période Giolitienne, dont l'auteur cherche des impressions pendant son séjour romain, n'était pas moralement plus simple que celui de l'époque de Beccaria et Issy, où est située l'aventure du délit de Berberto pouvait juger désormais inutile, inactuelle et sans signification la biographie négative d'un personnage qui historiquement apparaît en positif. Dans la forme, l'auteur suit, avec ironie et suspicion, dans une période, les topoilles du roman parlementaire, les premières expériences du nouvel élu, les crises ministérielles, le clientélisme. Mais le but de François Alba, protagoniste du roman, n'est pas d'obtenir une revanche sociale, comme l'aurait fait d'après le premier projet de juillet. Le le de Johan Ibec, le député le fils naturel du castellière. Ce qui distingue le héros des Robertiens, elle a autant de continuer et d'adapter aux nouvelles dimensions nationales de la réalité sociopolitique une tradition de force et de pouvoir, celle de la race et littéraire. Dans les cinq premiers chapitres, construits selon la méthode qui consiste à partir du milieu pour arriver au personnage. Le roman nous in place immédiat in stress, pour liquer des tableaux naturalistes des assemblées parlementaires, des salons politiques bourgeois et aristocratiques, des couloirs et des milieux du journalisme romain avec une très grande netteté. Mais il faut admettre que par la suite, l'auteur est davantage intéressé par les néances psychologiques de ses personnages. D'autre part, De Roberto connaissait peu encore le milieu romain. Et on remarque que pour utiliser des expériences directes, Il fait entrer dans la vie politique mondaine de Rome, les hommes et le milieu milanais, qui lui étaient plus familiers, les les agroboeite et l'utiguoago, le député Ruggero Borghi. Le roman situé à Rome décrit précisément le sentiment de « Depeca su défini par Albert Azorosa et bien explicité à l'époque par le poète José Carducci. Donc, vous avez quelques citations ici. Donc, Carducci, qui fustigeait Rome de venue Et qui explicitait son mépris pour les hommes politiques contemporains, en contraste avec l'idée éternelle de Rome. Quelques fois à messe, virtuose et arlina si stravella, invece monte citorio celi allogo delanbago, e se luce operoso quest'importiella, sempiglia, rami aspira d'innamor, d'incorrel disueto. La déception postunitaire et la dépréciation du système politique étaient reconnues dans de nombreux milieux. De Roberto, fatto personale consalvo a placé un de ces Federico Ramadi, qui, au travers d'une histoire parallèle, suit et commente la montée du prince député. Ranaadi, incarne le personnage classique qui, après un premier rendement vis-à-vis -vis de Diorgimento, prend correctement conscience que le régime parlementaire n'est absolument pas en mesure de représenter l'idéal de la classe moyenne. L'originalité de, de Roberto, se reproduit dans son personnage Alberto. Tiens au fait qu'il n'est pas issu de la tradition républicaine, ni du régionalisme méridional. Il n'évoque pas non plus avec nostalgie l'ancien règne du bourbon, ni ne s'appuie sur les thèses des constitutionnalistes monarchiques, comme le fera par exemple Afley Gogliani dans euh, son roman parlementaire La Bisparta en 1896. Plus que sur la déception, Deroberto met l'accent sur la désillusion, c'est-à-dire le sentiment d'avoir été trompé par la propagande patriotique. De même, sa condamnation de la pratique du transformisme n'est pas seulement la protestation d'un libéral du Sud contre la classe dirigeante du Sud, donc Saint-Douliana, mais plutôt la destruction d'un très vaste mouvement national. Déobert s'attaque à ce qui constitue un fait moral, l'exhibition de comportements cyniques, de techniques tortueuses, du renversement démoniaque de la lutte pour la vie en une lutte pour le pouvoir. Il rappelle d'ailleurs dans l'Interio l'exemple de l'honorevole Doragua, qui, dans Jean-Liceré, un facet illiterable per amor da non fare, caractérisé par la célèbre battuta Rediceret, ora che l'Italia è fatta. Dobbiamo fare gli affari nostri. Le pessimisme de De Roberto qui prend source dans la situation historique acquiert une dimension méta-historique dans les députations conclusives de Federico Ranaldi. Ce qui fait de un roman essai. L'auteur abandonne progressivement la description et la narration pour laisser la place aux réflexions critiques, ou soliloques de la marque. Donc, euh, nous passons à, à une analyse de l'Império comme un roman des illusions perdues. Le monde de la critique romaine n'est pas seulement présent dans l'Império pour dénoncer un système et des pratiques politiques scandaleuses. Il sert également de cadre idéal pour illustrer le cycle de l'illusion et de la désillusion, qui, depuis les illusions perdues de Balzac, est un itinéraire qui traverse de nombreux romans du 19e siècle. C'est déjà d'ailleurs le thème du roman de ce l'illusion. Et plus généralement, l'illusion peut être vue comme le thème central de l'œuvre de Desobertos. Dans l'idée, elle acquiert une dimension particulière. Il ne s'agit plus des illusions de l'esprit gouvernées par les patients mais de l'illusion créée par le monde extérieur et la société. L'Inveilléto poursuit en l'image filmage une parabole des illusions perdues, dans le personnage notamment de Federico La qui rêve d'entrer dans le milieu journalistique et politique de la capitale pour réaliser les vidéos qui s'étaient poursuivies, et finit par être rédacteur dans le quotidien de Gonzalo, découvrant sa stratégie hypocrite et opportuniste, offre ainsi des analogies très accentuées avec le personnage d'Alzatien Lucien de route dans les élections perdues. Mais aussi, donc représentatif du journaliste provincial qui découvre la corruption de la capitale à travers le journalisme. Proposé par des blocs narratifs opposés, il a terminé entre l'histoire de Federico, chapitre 1, 4 et 9, et l'histoire de Gonzalo, chapitre 2, 3, puis de 5 à 8. Le roman de Léo s'ouvre sur la première entrée du jeune Renardi en tant que journaliste dans les tribunes du Parlement. Ce lieu symbolique et prestigieux est d'abord évoqué selon les termes de la rhétorique patriotique qui voit dans la politique la nouvelle religion civile et laïque de la nation. Le palais de que vous pouvez voir ici dans une rappeur de l'époque, qui renferme le Parlement, est comparé à un temple. Tierra qualche cosa del tempio. Non era quello infatti il tempio dove convenivano i fedeli al culto della patria e dove li celebravano i riti? La visione alla comodità se mette di pour créer crei l'unique nazionale. Il giovane abbracciava con uno sguardo la scena, impressionato, commosso dalla maestà di Montecitore, foro della nazione, basilica della terza Roma. Ma tu ne ti la I die realistisch in een stadje teat, kon le decoratie in het kantoor van het karton. We zullen zien in het kantoor van het Dalla confusione, alzandosi, Ranaldi mise un piede in faldo e dovette appoggiarsi alla colonna. Allora, sotto la mano, sentì che la grave colonna, sorregente l'arco solenne, era di legno, foderata di cartone. Non seulement le décor, mais aussi les personnages qui évoluent dans le roman, à roman, en rin, un, construisent une vaste scène où tous portent des masques et changent de rôle au gré des circonstances. Le dernier chapitre développe amplement toutes ces problématiques. L'histoire de Pontard s'est achevée sur une scène de, celle de viol, s'il a amplement été question, et des auberges qui en scène la crise de Fédéricor, son léopard du monde, selon le paroles aussi par là. Le motif de l'illusion réapparaît, et j'ai sélectionné donc, deux citations où elle est clairement explicité. Un chagoula qui mèse dans l'inganno, affascinati per tutti qui est la illusione, ou encore la quintille et la l'éternelle illusione, l'ipare insupportable. Ranaldi récapitule et fait le bilan de cette expérience romaine. D'un côté, il y a le souvenir de l'idée de la patrie grande et glorieuse, réveillée par les conquêtes coloniales, mais de l'autre, la constatation à connotation rapide, de et de de minage, une offre de barbarie de poignée de minacres avait su le dessus lors de la défaite d'Ardois en 1896. Et euh, on en a une, une allusion à la citation que je veux dire. Un frugal tra i vecchi libri et les vecchies cartes, ritrovando i volumes et i quadernes sur qu lesquels aveva avait studiato la storia del suo paese, ripensando les freni de l'entusiasme che avait passé pour toutes les fibres à l'idée de la patrie grande et l'ordiose, il fil est allo schermo. Ah, risaliva alle labbra, un'ombra di barba e un pugno di mulatti ne avevano avuto ragione. Infine, lo souvenir di una pubblica sciagura, le massacro del manifestante Umbriy a Milan, ordinato dal generale D'Arleccais con 1698, mi ramena a il mutio terribile della moltitudine sollevata, il crepitio sinistro dalle fucilate, gli urli e i gemiti dei morenti. L'idée dominante du solidar de nadi est celle d'une conception minime de négation absolue qui était développée par certains groupes d'anarchistes que De Roberto exprime euh, en, en mettant dans la bouche de son personnage la déclaration « Mai, mai, quoi d'autre si tente, Qualunque mutamento si compia, qualunque rivoluzione est i mali sociali scompariranno, come non scompariranno i mali morali, come non scompariranno i fisici, manifestazioni particolari del male infinito des In Innie notamment toute possibilité de progrès, régris, on l'a vu bien ce matin, aux apparences, à l'illusione, à la présomption, ainsi que toute possibilité de bonheur, suivant le pessimisme léobardien, Il bene è un intervallo del male, comme il piacere è una tregua del dolore. Nous assistons ici à la fin, à la fois du temps des héros du risorgimento et de la du, du positivisme. La science étant accusée de n'avoir jamais rien créé, vu que les conditions de la vie humaine restent inaltérées. L'insignation pathologique qui, dans les vichereis, poussait à la destruction impitoyable des aspects terribles de la souffrance et de la mort, s'étant à présente sur une vision large de la vie comme maladie incurable. Toutefois, Rana Aldi semble trouver un antidote au suicide dans la personne d'une jeune fille pure. Au sein de cette itinéraire des illusions perdues, l'unité est traversée par la thématique des vaincus et des vainqueurs, exposée par l'auteur dans le compte rendu de discussions faites par Beatrice Vanier et Rana Aldi. Come et la freddura la tra quella folla avida d'arrivée, di quali limiti era seminata la via, di quella forza bisognava essere armati per vincere. Le critique Paolo Supala avait dans salvo le prototype de l'homme politique vainqueur. Son caractère de bâton s'exprime même du point de vue amoureux qui s'y s'appropriera de Renata par le viol, tandis que Federico n'est réussi à s'en sortir en se repliant. Mais il est aussi possible de renverser cette théorie. Le personnage de Ponsard peut être considéré en tant fin que peuple véritable vaincu, car il est déterminé par son origine sociale et ses chromosomes, qui suscitent en lui la soif du pouvoir et la volonté de commander, qui le perdront. Ponsard est également soumis à ses pulsions animales, transmission héréditaire du caractère de son oncle Blas. Au contraire, à la nage, il peut le choisir. Et il fait le choix, peut-être judicieux, de se réfugier dans la quotidiennité en ignant la valeur de l'engagement sociopolitique. Ranaldi, choisissant la résignation, selon le programme proposé dans le dernier roman de Luigi Capua, la Création pourrait même être en quelque sorte le vainqueur du roman. Alors, ne propose-t-il une philosophie de la politique L'idéologie qui se dégage de l'Imperio est cependant contradictoire et complète, si bien qu'il nous semble impossible de le lire comme un roman à faire, même si on peut tenter de dégager les traits d'une philosophie de la politique propre à Delamberto. Certains critiques ont soutenu l'idée que l'Imperio était un roman inspiré par une croix et public moniton réactionnaire. Ce personnage de Gonzalo déclare en effet « Noi vogliamo conservare progredendo, gli altri vogliono progredire conservando. Questo programma è da compagnia da cernasson anti come con un evento di Reggio de Consalvo Arnaldi. Il paese fu la più grande, voi ci credete ancora? Caro mio, se voi dite chi è, dov'è, che cosa fa, dove si può trovare questo signor paese, ve ne sarò grato. Alla stazione dell'Analdi, la monarchia ha fatto l'Italia, Consalvo Ritor. proprio lei? Sola, la sola et comme la faça, faute pour les victoires ou pour les disfaces. Contargo s'aligne avec le parti majoritaire, fréquente les les plus éditifs, finance un journal pour se faire remarquer et pour être parmi les premiers. C'est la raison pour laquelle il se résout à commencer l'offensive de propagande contre le socialisme et prononce un discours applaudi par la droite et par l'aristocratie, mais qui lui voudra être agressé et blessé par un délit Plus que la substance du discours, très bien analysée par Pierre-Laubert et marie notamment, que le narrateur reproduit intégralement pour bien mettre en lumière les soucis, les effets de rhétorique et les précautions dictées par la prudence. C'est surtout l'attentat qui fait la célébrité du prince député, qui sait exploiter sa convalescence, comme il avait exploité auparavant la mort de son oncle, que tu dois avoir, pour s'attirer de la sympathie. Tout ceci lui vaudra le portefeuille de ministre de l'Intérieur dans le nouveau gouvernement mais qu'il serait trop hasardeux d'en de, déduire une position politique précise de Gonçalves. L'antisocialisme de Gonçalves est purement circonstancié. C'est une manœuvre pour consolider ses appuis politiques, plus qu'une profession de foi pour défendre les partis conservateurs contre les théories socialistes. D'autre part, quel rôle donner à la sympathie de la nazi pour les ouvriers Même si elle ne suffit pas à la pour qu'ils se convertissent, le roman est trop complexe pour recevoir de façon univoque l'étiquette de réactionnaire. Al motore l'imperio è e un di stessi siti. L'oportunismo è dopo salvo, ed della fan dei vicere. Non credeva alla sincerità della fede altrui. Monarchia o repubblica, religione o ateismo, tutto era per lui questione di torno a materiale o e morale, immediato o a venire. Non vera dunque nient'altro, purché l'interesse individuale. Per soddisfare il suo proprio, egli era disposto a doversi di tutto. Dit opportunisme n'est que la conséquence de la perte de foi, is al die vlees, met grand handen, die n'ont pas de valeur Contaro afsieert, de manière makkelijker, dat we de onze ideeën, dat de onze avversariën, de riesce. die Le ideeën s'y equivalent, s'art, scepticisme et ligno, maar het soort de trova in fonds en expérience, toutes les fêtes s'y perdono. Ne s'agit-il donc pas tant d'une attitude égoïste en réactionnaire, et d'un véritable scepticisme intellectuel, ou d'une certaine forme de relativisme, qui se solde par une incapaciteit à choisir et à juger. Si bien vient de Robert, nous livre ici une analyse, on de l'impossibiliteit même d'assumer une position politique. Donc, un, un critique qui a écrit sur l'imperio, Giorgio Pagliunzio, que je vous ai mis dans la bibliographie, a, a, a vu, quant à lui, une sorte d'herménotique religieuse, dans le dernier chapitre de l'imperio, qui considère comme une aggravation pessimiste de l'idéologie positive. Donc, pour Pagliunzio, il s'agit de la part de Deon de trouver une justification sociale au conservatisme. Et il écrit... Per De Roberto, l'unico mezzo che consenta di controbattere gli ideali del socialismo è il ritorno a una moralità di arcaico che, dispregiando il progresso e anche i suoi falsi oppositori, come lo stesso Gonzalo Zeda, gli valuti una visione naturale della vita, una posizione misticheggiante. Pridono all'accordo del Gomon, l'esposizione di una filosofia di Suat, de Roberto a défendu l'absence ou surtout le refus d'une vision historique et téléologique. Dans les Vicerès, on trouvait déjà cette affirmation. La storia est una amenant ripetizione. la répétition. Les hommes sont stati, sont et saranno entre les Seul le fait de la race que De Roberto développe dès le roman Hermano Raeli, lié à l'idée de la lutte, le bel homme homme contre hommes qui comme la tribal dans la famille de semble avoir une certaine importance pour le romancier. Bon. C'est Valinanta qui a montré ce matin comment Guerberte propose dans son texte une théorie particulière du progrès dans laquelle l'histoire n'est pas une répétition mécanique de la même réalité, qui si l'on tient compte du concept de décadence physique et morale de l'aristocratie. Et euh, je rappelle que le titre original euh, originel de Vicherez devait être Vieira, Vecchera. En fait, Euh, car Berberto, finalement, dans ses roman nie l'affirmation de Gonzalo citée précédemment. Le parcours de ces personnages montre que l'aristocratie doit périr, et périra, car elle appartient à la vieille race. Le romancier Dele Viceré introduit, par exemple, le thème de la folie qui touche la race des Vicerrois. Dès l'exclamation initiale de euh, Dele Viceré, à la à et aussi à la hanza. Et il fait même constaté à Gonzalo, physiquement précis, il nostro sangue è impoverito. Même si Gonsalvo, dans la dernière phrase de Gérette, annonce sur un contrôleiste la stérilité de sa famille. C'est la dernière phrase, vous avez dans, dans les citations de père de famille, la nostra lata non è dégenerata, è sempre la testa. Mais euh, donc dans le parcours de ce personnage, Gérobto semble montrer, et notamment à l'intérieur, que Gonsalvo se trompe. De même que tous les dégâts se trompent sur leur prétention à l'immunisation et au pouvoir d'une telle Contable ne peut pas être l'homme nouveau, capable de commander le pays et la nation. Il mit une misérable larve de grand homme, une inepto, qu'elle commence bien, un comme on peut le lire dans une citation de l'Umpério, qui s'enquiva on s'identiva tracinato a prendere un poste de combattimento que non aveva desiderato, al quale non si sentiva adatto. En conclusion, le roman l'imperio de Roberto, qui réfléchit sur le thème du pouvoir dans l'italico-cinitaire, en donnant une image unique de Rome et de sa politique a le mérite de mettre en lumière les grands débats de l'époque, L'antiparlementarisme, l'antitransformisme, l'antisocialisme, l'anarchisme. S'il lui manque la force d'accusation avec laquelle Zola a mis sous procès toute une époque de bonapartisme et tout le milieu des intérêts politiques et financiers français, Limperio possède néanmoins une puissante charge polémique due au goût désacralisant de l'auteur et à son voie d'extrémisme qui le distancie du moralisme facile et archaïsant des écrivains italiens post-risorgimentaux. Il est remarquable aussi que plusieurs passages du roman de Beloberto sont étonnamment proches. Les idées exprimées en 1923 par Rita Rosvevo dans la prochaine révision. Les réflexions finales de l'analyse se rapprochent en effet des déclarations de Zeno. Par exemple, lorsqu'ils envisagent le lien étroit entre la vie et la maladie, hein, la vita come contagio, les similitudes vont jusqu'à l'emploi du même terme, ordini, que l'on retrouve dans les deux romans, pour définir les créations maléfiques des hommes, et notamment euh, la bombe. Enfin, la seule solution envisagée par les deux protagonistes est la destruction finale de la planète, Hein, dans des passages qui peuvent être absolument euh, comparés terme euh, à terme. Par sa volonté de comprendre les aspects pervers du monde et dans sa, sa force latente de romans terribles, qui d'après l'Auberto aurait fait une bombe, L'Imperio peut s'inscrire en la mouvance de la nouvelle culture européenne de la modernité dont il a été beaucoup question aujourd'hui. Je, je voulais juste indiquer que j'ai été pleinement d'accord avec le mari de Marietta Gamier et Anna Maria et donc ce matin. Bien, je remercie Laura, et à, et à, et à la meilleure Agnale, on peut y répondre en parole. Euh, ça va nous laisser un petit peu de temps pour ouvrir le débat, peut-être oui. permettre aux délégués qui ont encore des questions sur, sur ces romans au ce programme, euh, de les poser, et surtout de profiter de la présence ici d'un certain nombre de chercheurs et d'enseignants qui ont beaucoup réfléchi à la question, pour euh, éclairer leur lumière si nécessaire. Oui. Je peux vous dire che in questo modo per quanto si è detto che c'è un caso è stato sì. interessante, un di che è, è come subito che ha confronto finale dell'impero e finale della ricerca del tempo adesso ovviamente non mi ricordo di che di che di però posso parlare insomma. Devo dire la prima prévue, c'est pour ça avait une, une... <rire> d'interrogation <dans> le... <rire> il arrive que j'ai des réponses il arrive, enfin, parce que je ne pas réponses et il arrive aussi que je me pose des problèmes je me pose le problème de type, c'est à dire de la signification réelle de ce roman Et euh, en particulier, la question de savoir pourquoi le livre n'a pas été euh, terminé, pourquoi apparemment la rédaction s'arrête euh, en 1909 et il est publié posthume euh, en 2009. Voilà le problème que je me pose est le suivant quelle est la position politique de Roberto à partir de 1909. Pourquoi Parce que nous sommes à un moment, il faut faire un peu d'histoire. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On essaie essayer de comprendre les repères si on ne repasse pas dans le cadre historique qui est le sien. C'est ce qu'a dit, répété cet après-midi, notre collègue. C'est-à-dire l'historicisation de la problématique. Quitte ensuite à voir le rapport avec la modernité, mais dans le cadre de ce rapport entre historicité et modernité. Donc si on prend le problème historique, historico-politique, quels sont les grands événements, je passe sur la période euh, euh, qui a été, euh, à laquelle on a fait allusion, c'est-à-dire des débuts du colonialisme et de la défaite d'Arwa en 1996. Et qui est contemporaine, donc, de l'activité même de, euh, de Robert, quand il écrit l'IP. Euh, et il fait allusion à des questions de barbarie et de bulâtre, et donc une attaque, c'est un, un renversement de la position coloniale, c'est-à-dire, euh, les barbares, ce sont ceux, actuellement, qui se défendent contre les colonisateurs. Et, donc, il y a, bel et bien, une position pro-impérialiste. Ensuite, il y a une carte qui est fondamentale qu'on évolue généralement, c'est 1908. 1908, c'est l'occupation de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche et qui provoque en Italie une grande secousse. Parce que euh, l'Autriche est en train d'occuper une partie des Balkans. Ça avait commencé avec le traité de Berlin en 1878. Mais là, c'est l'occupation. Et il y a en Italie une réaction très vive. D'autant plus que le, le, depuis 1982, et le traité est renouvelé périodiquement, l'Italie est l'allié à la fois de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne. Et donc il y a de la part de l'allié qui est l'Autriche-Hongrie vis-à-vis de l'Italie, une avancée vers un territoire que l'Italie estime être, à juste titre, proche de ses frontières. C'est donc une menace. Et donc là commence à naître, mais plus de faire un cours, mais j'ai besoin aussi moi-même d'y voir clair, là commence à naître le nationalisme italien, c'est-à-dire le parti nationaliste italien, qui dit attention, attention, euh, nous euh, risquons effectivement, dans le conflit qui s'annonce, tout le monde sait qu'on va sur une guerre, on ne sait pas à quel moment, mais euh, c'est clair pour un certain nombre d'Italiens, voir Flappini, Bressolini au même moment, c'est-à-dire cette question du début du nationalisme italien. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui qu que, qu qu se passe Qu'est-ce qu'on fait Deuxième étape, c'est euh, la poursuite du colonialisme, c'est-à-dire la guerre de Libye. Victoire italienne et colonisation de la Libye. Quelle est la position de Delobert par rapport à ça Personnellement, je n'en sais rien. Ensuite arrive la guerre, la guerre de 14. Et là, je, je, je, je rejoins le problème de, de Saint-Julian, dont on dit qu'il a été ministre, qu'il a été ambassadeur, etc. Il est ministre au moment de la guerre de Libye, 1911, 1912, et il est ministre des Affaires étrangères au moment de la déclaration de guerre qui pour l'Italie déclaration de neutralité, en août 14. Il meurt en 14, mais il meurt en octobre 14. C'est-à-dire, euh, et ensuite il va être remplacé par livre. Autrement dit, il est un personnage clé de la politique étrangère de l'Italie, à la fois sur le plan colonial et sur le plan de la, guerre, euh, de la première guerre mondiale. Quelle est la position de, euh, de Roberto par rapport à la première guerre mondiale Je nance absolument personnellement je euh, n'en sais rien. Peut-être qu'il y a des documents, peut-être qu'il y a des textes, je parle de être objectif de, de, de documents euh, au sens historique du terme. Euh, parce qu'un des problèmes qui se, se posent par rapport à Delolette, c'est précisément qu'on a des textes, c'est-à-dire on a des, des fictions plus ou moins fictionnelles, plus ou moins romancées, plus ou moins historiques, etc., mais on a peu, me semble-t-il, de documents personnages qui permettent de comprendre à qui on a affaire. Ensuite, il y a la fin de la guerre, le début du fascisme, et il meurt en 27. 27. C'est-à-dire qu'il a vu la montée du fascisme, l'arrivée du fascisme au pouvoir, et il semble-t-il, dans euh, quelque chose que j'ai vu dans le scénario biographique, qu'il voit avec euh, intérêt l'arrivée du fascisme, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté euh, à côté Roberto à écrire cette histoire de, de l'Imperio, c'est-à-dire l'Impero, au sens colonial et impérialiste du terme, c'est de ça qu'il est question, parce que euh, la, dire, la, la réalité dépasse la fiction, c'est-à-dire. Que faire avec tous ces événements historiques de grande ampleur qui vont permettre à l'Italie, ou ne pas lui permettre, de devenir une patrie, de devenir. C'est la position, évidemment, adoptée par les intervenants interventionnistes, Donc nous C'est-à-dire, il faut en finir avec l'époque libérale, la petite Italie, l'italienne, la grande la nation, la grande les pays, etc. Quelle est la position Je n'en sais rien. Donc, euh, euh, Donc, je pense qu'il y a euh, derrière toute cette question de la littérature, et c'est déjà très, mon avis, pour éviter, c'est-à-dire toute la question méridionale qui est derrière d'ailleurs la Sicile, le Royaume de Naples, l'unité la le, le, de, de, de, de façon dont s'est faite l'Italie, la monarchie et la, la, la Fataleine l'Italie, sauve, et même ça va plus loin. Qu'on euh, les victoire ou qu'on les le, la foule anti-disparte. Ça, c'est un thème fondamental de, de, de, de, de l'idéologie nationale italienne. C'est-à-dire que le Risorgimento ne s'est pas fait grâce à des victoires italiennes, il s'est fait grâce à des victoires étrangères. Le solferino, le magenta, ce sont des victoires françaises, même si elles étaient montées, et Sadova, c'est une victoire russiennes, même s'il si y a des Italiens. Donc, et le thème fondamental, à l'arrivée au nationalisme et au fascisme, euh, l'Italie doit entrer en guerre en, en 15, solide, il y aurait préféré 74, évidemment, pour enfin être une nation, c'est-à-dire réaliser enfin le désordre humain, pas simplement pour créer le mais être véritablement, à, à, faire à travers la guerre qui n'a pas eu lieu, enfin en tout cas la guerre populaire, qui n'a pas eu lieu, devenir une véritable une, une nation. Ça, c'est le cadre historique. Quelle est la position de Therobest par rapport à tout ça Personnellement, je ne sais pas. Donc, je ne fais pas d'interrogation, si quelqu'un sait quelque chose, je suis preneur. Moi, j'ai juste donné une interprétation de la raison pour laquelle il a arrêté l'interrogation, cest à il est donc à la carrière de saint mais il y a aussi effectivement les, les propositions politiques des Européens qui, à ce moment-là, exprimaient un bâti euh, pour euh, les nationalité. Et effectivement, la publication de la même communauté est très mal vue, Donc, euh, c'était aussi pour le à Rémi, mais euh, il y en a d'autres. Una delle ipotesi che è stata avanzata, che non è molto giusta, è che eh, in materia di San Lino, l'inizio ha sempre maggiore successo, le televisioni, l'intero verso, invece no, si sono organizzate. Una critica anche dal punto di vista proprio del eh, rapporto col suo macchinario, che avrebbero voluto distruggere, invece no, avrebbero avuto tutto tutto tutto tutto tutto, tutto tutto tutto il successo, mentre avrebbero detto, come è personale di cui ci parlate normalmente anche oggi il grande successo di cui vedete tanti ma poi anche la crisi politica di Roberto che per un breve periodo diventa giornalista quindi varie ragioni che costituiscono la di questo progetto Enfin, qui rattache euh, à ce que je disais ce matin, je vous ai parlé ce matin du de livre d'Emile Gentil et l'Apocalypse de la modernité. Il me semble que peut-être peut dans ce cadre, ça pourrait être intéressant de dire que la grande thèse de l'Emile Gentil sûr, est sûre, cette interprétation de la modernité qui porte en soi les germes de la décadence, et pour lui l'explication première de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il considère qu'en réalité, il y a dans la Belle Époque déjà les germes. Une pensée apocalyptique de la modernité qui inévitablement portera à une guerre. Et comme le monde est plein maintenant de machines terrifiantes et monstrueuses, okay. ça sera forcément une guerre monstrueuse et apocalyptique comme on en a jamais vu. Et donc du coup je me dis qu'effectivement, vous en faites après ce que vous voulez hein, de, ce, de, ce, de ce parallèle, mais il me semble qu'effectivement cette pensée de la guerre N'est pas très loin d'une pensée de la modernité décadente aussi. Et que du coup, ça n'est pas vraiment étonnant, d'une certaine manière, qu'il ait accepté euh, euh, et voulu hein, une intervention, une intervention euh, euh, de l'Italie dans la modernité. Ça ne paraît pas tout à fait logique avec la conception de, de l'histoire italienne et de la modernité en général. Il est partisan de l'intervention Oui. Oui, oui, oui. oui et, donc, et donc, ça revient. L'hypothèse que j'ai avancée, c'est-à-dire l'intervention comme sursaut national, comme Mussolini dira, ça va être la première guerre italienne. C'est-à-dire, c'est la guerre qui va permettre à l'Italie de devenir enfin une nation. Parce que le monsieur Fumet n'a pas permis à l'Italie de devenir une nation. C'est la guerre qui doit permettre ça. Alors, si, effectivement, euh, de Roberto est sur cette position, ça veut dire qu'il est sur une position. Interventionniste dans le sens nationaliste, c'est-à-dire de la réalisation enfin de la nation italienne, et on explique alors le lien avec le fascisme, parce que le fascisme naît de la guerre. Mussolini le dira mille et mille fois, c'est-à-dire, d'accord Donc, c'est pour ça que je parlais ce matin d'une issue possible de la situation de décadence de la fin du siècle. La destruction finale. <rire> L'issue qui est effectivement décrite, c'est la destruction finale de la planète. C'est pas le sursaut euh, de l'Italie fasciste. Et alors, et alors, alors, mais alors il y a une contradiction chez lui parce ah, que. C'est pour ça qu'il ne faut pas publier ce livre. C'est parti. Si une contradiction entre l'homme et l'écrivain. Bon. Ceci dit, il est un en 1914-1915, il n'est pas au moment où il a, il a connu une trajectoire des... Enfin, de la... de... des nationalistes italiens et voire des nationalistes et tout le mais il me semble-t-il intellectuellement quand même très loin de celle de, celle de, de Delbert, Je sais pas. Si le parcours intellectuel dans et cette... d'Antetsovine rien me semble-t-il que sont quand même un peu différent de celles de Je ne connais pas des lombaires, c'est pour ça que je parle. <rire> <rire> je ne sais pas qui est des et, et notamment, le rapport avec le franchisme, nous sont très j'ai bien compris. Effectivement, ils s'en rapprochent, euh, enfin, non, ils s'en rapprochent même pas, ils l'utilisent il dans, dans la partie finale de. De, de l'essai initial de, de, de la définition de la surface. Il raconte comment ils ont utilisé ce général, ils ont vraiment utilisé et instrumentalisé pour, pour le ramener à lui en, lui en le présentant comme quelque chose qui ne ressemble à rien au personnage qu'il était vraiment. Donc c'est vraiment une instrumentalisation là en fait. peut-être fasciste malgré lui. Je vais simplement ajouter une suggestion de, de lecture, euh, peut-être n'en ai-je pas vraiment le droit puisque euh, pendant cette journée j'ai beaucoup été réduite à mon état intéressant, enfin je vais essayer de me suggérer peut-être une lecture intéressante sur un plan plus euh, littéraire disons, pour encadrer cette question de... Modernité, antimodernité et décadence, je vais simplement euh, suggérer, notamment aux étudiants qui préparent le concours, de jeter peut-être un coup peu d'œil à l'essai d'Antoine Compagnon, les anti-modernes, euh, dont le corpus est purement français, hein, évidemment, il faut faire un, un effort de souplesse conceptuelle, historique et culturelle pour en tirer quelque chose pour l'étude des auteurs euh, italiens et notamment de Bélobette, mais il, sent, il me semble que. Euh, dans les scènes de compagnons sur les modernes, il y a quand même cette recherche que vous avez vu émerger aussi pendant la première étude sur les différentes filiations et sur les différentes positions que peuvent adopter les écrivains pour se placer à contre-courant euh, de la modernité, tout en la définissant et tout en, euh, et tout en essayant euh, de, de la nourrir euh, d'une voix autre. Hein. Donc, c'est pas vraiment une suggestion de lecture, mais évidemment, euh, et de ville est beaucoup plus. Est plus directement exploitable, mais euh, si vous voulez une perspective peut-être plus littéraire hein, euh, sur la façon dont se crée des généalogies antimodales, une sorte d'œil à l'effet de compagnon pourrait euh, peut-être être éclairant. Voilà, c'est juste un peu. Comme un personnage qui a une description euh, négative euh, à cause de son objectif visible, de son incapacité à choisir euh, entre euh, deux euh, grandes deux idées politiques. Mais est-ce est qu'en fait on ne pourrait pas aussi considérer que euh, c'est une description plus positive que c'est euh, des dans la mesure où, en fait, Il surprend entre guillemets, le panorama politique et d'arriver à envisager toutes les possibilités qui sont possibles et qui pourraient sortir à lui selon le choix qu'il pourrait faire. Et je dirais, là, j'ai vu une citation que Marguerite a gagné, a inspiré, où des Roberts se le ne seriez pas très propres de la qui à est Et je me demandais si en fait, des mauvaises, ça donnait pas une certaine légitimité à un en montrant qu'en réalité, c'est suffisant une arme d'intelligence de ne pas réussir à choisir, enfin de ne pas justement faire de plan politique. Et donc, c'était pas une idée qui était ne pouvait faire sais pas si tu Est-ce qu'il y a des opportunités, qui qui a apporté le succès dans la vie de <rire> Juliane. mais euh, on, on, a, on a vu dans la discussion aujourd'hui ce personnage de contact, c'est plus qu'un personnage de Berthard, effectivement, c'est et on le voit bien, mais aussi, euh, là, j'ai que... quelques euh, moment de doute. Euh, en die er ook mijn cest dans le sens anthropologique du terme. Je ne dirais euh... euh, pas parce que l'intelligence... Mais moi, je n'ai pas cette intelligence. C'est-à-dire que la toute d'adaptation j'ai une intelligence jusqu'à un certain ans. Euh, à ce moment-là, effectivement, toutes les espèces animales euh, ont développé cette intelligence-là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une vision plus zoologique, je dirais, euh, qu'il autre chose. C'est ça, l'intelligence euh, risque d'être. la forme. Yeah. Ça, ce que je dis, hein, Mmh. Bien, je, pense, on va, on va euh, débat, je crois qu'il y a un qui est prévu. En tout cas, on, je pense que de va en Il espère que j'aurai qui contrôlent le la possibilité de manger quelque chose, justement, parce qu'en attendant, il n'y aura de manger, mais on faudrait que en bas, au réchauffement, c'est les machines à café, si vous voulez, qu'on annonce une création de du vers la machine à café, et qu'il y aura également quelque chose à bien noter, on peut compenser, les on pas la un peu silencieuse, mais enfin, on est on d'avoir un moment